dans la série des cours qu'on fait sur la réalité de la religion des Rafidah, les Shi'a Rafidah, et la réalité de leur croyances Et on est arrivé au cours numéro 9 aujourd'hui. On a terminé d'expliquer au, au dernier cours, euh, dans, ou dans les deux derniers cours, la semaine passée, on a parlé de la qu'est ce que les euh, Shi'a ont comme Aqidah, vis-à-vis euh, -vis de à imam hein, et des, de leurs imams. Qu'est-ce qu'ils disent hein, au sujet de leurs imams Et on a vu que c'est une akhida de shirk hein, dans Ar-Bubiya et également de shirk dans euh, Al-Ulouhiya aussi. Mais on n'a pas détaillé, on n'a pas élaboré sur les questions de shirk dans ar euh, louri ou dans l'adoration mais on a on s'est concentré spécifiquement sur euh, les exemples de shirk dans, euh, dans du fait qu'ils affirment euh, ou qu'ils attribuent à leurs imams des attributs divins et qu'ils croient qu'ils ont euh, la connaissance du duregne et qu'ils ont le ils ont un certain contrôle de la création et qu'ils existaient éternellement comme étant des lumières autour du trône d'Allah, des choses de ce genre, et qu'ils savent quand ils vont mourir et qu'ils ne manquent que lorsqu'ils décèdent. Tout ça, on a expliqué ça, ça c'est des exemples de shirk dans Ar-Ruboubiya, et c'est un petit peu semblable, comme on l'a dit, aux croyances des soufis, hein? et leurs croyances par rapport à leurs leur awliya, à leurs awliya, ce qu'ils appellent Rijalul Ghaib, comme Al-Ghawf ou Al-Qutb, et des choses de ce genre. Donc c'est très important de yani, bien comprendre ces choses-là, ces points-là. Ça, ça nous aide à comprendre pourquoi ces gens-là sont en dehors de l'islam, pourquoi ils sont égarés, pourquoi on ne les considère pas comme étant musulmans. Même si c'est des gens qui disent la ilaha illallah, qui font la salat et qui se prétendent musulmans, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont musulmans puisque les fondements de leurs croyances sont contraires aux fondements de l'islam, du tawhid de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah donc euh, aujourd'hui on va commencer parce qu'on devait commencer maintenant les, les questions qui ont rapport avec euh, les sahaba et la aqidat ahl sunnah euh, vis-à-vis euh, pardon, en fait on va commencer par expliquer la aqidat ahl sunna au sujet des, des Qu'est-ce qu'on croit au sujet des sahaba Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, parce que euh, le Cheikh Ibrahim al-Rohayl dans son livre, il ne fait que présenter l'aqidah la des rafidahs au sujet des sahaba mais sans expliquer ou clarifier euh, l'aqidah la d'Ahl Sunnah au Pahava. Il ne fait que nous, nous expliquer les exemples de qu'est-ce que les rafidahs disent au sujet des sahaba Et j'ai pensé que le fait de rentrer directement dans... Euh, les, les exemples de ce qu'ils disent au sujet des sahaba comment ils les insultent ou comment ils les déclarent kuffar et des choses de ce genre euh, je pensais que je pense que c'est quelque chose qui euh est c'est bien sauf que il manque quelque chose surtout pour des euh, des personnes qui n'ont pas par exemple compris ou connu les détails de qu'est-ce que signifie euh, le yani, la position des sahaba selon Ah, selon et, la et donc je pense que c'est bon de faire une petite introduction là-dessus avant de rentrer dans les exemples de ce que disent les rafidahs à ce sujet-là donc je, veux, je vais commencer à parler de ce sujet-là avant de rentrer dans les exemples de, de, de la des rafidahs toutefois même avant de commencer à parler de la question des sahabas je veux terminer la question de qu ce qu'on a parlé la semaine passée au sujet de leurs imams et de, de parler de leur position vis-à-vis -vis des, des exemples de shirk qu'ils ont face à leurs imams dans Al-Ulouhiya, dans l'adoration. Okay? et C'est-à-dire que les Rafidahs, euh, dans leur aqidah, euh, ils prennent les gens de Ahlul Bayt et leurs imams, ils les considèrent, eh bien, ils les prennent comme des... Euh, comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et euh, ils leur construisent des, des mausolées et des, des comme j'ai expliqué, ils leur construisent des, des tombeaux, des mausolées, des mosquées par-dessus leur tombe, etc. Et puis, euh, ils font de ces lieux-là des lieux de visite où ils vont chercher l'intercession, euh, demander euh, la guérison, demander l'aide contre... Euh, leur ennemi, s'ils ont un mal, un problème, ou bien demander euh, une solution à un problème quelconque. Et puis, ils, ont, ils font de ça une question de culte. Hein, et Ils vénèrent ces, ces êtres-là en dehors d'Allah. Ils les adorent en dehors d'Allah. Donc, il n'y a pas de doute que ça, tout ça, c'est du shirk. Et c'est pour cette raison-là que ces gens-là, parmi les rafidats, ils détestent la da'wa salafia. Ils détestent en particulier Hein, euh, les imams d'Ahl al-Sunnati et jamaa Tous les imams d'Ahl al-Sunnati et jamaa ils les détestent. Que ce soit les quatre imams des Madaheb, on yani ils ont même mentionner le fait qu'ils détestent euh, les Sahaba, Abu Bakr, Omar et Uthman, hein, Donc déjà, à la base, on comprend qu'ils détestent tous les autres. et détestent aussi les quatre imams des Madaheb. Ils détestent également tous les imams qui ont défendu la Sunna à travers l'histoire, comme le Cheikh de l'Islam de Taimiyah et en particulier à notre époque le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab et parmi les plus grands opposants et les plus grands ennemis de cette darwa à notre époque, il y a justement avec les Soufiyah il y a les Rafidah, Rafidah c'est eux parmi les gens qui détestent le plus cette darwa salafiyah à notre époque et c'est pour ça que parmi les opposants et ceux qui ont le plus essayé de salir l'image et la réputation de cette da'wa salafia et de cette da'wa au tawhid. Et à la sunna, il y a eu, parmi les plus grands ennemis de ça, il y a eu les rafidats shi'a qui ont écrit des livres pour défendre leurs croyances de shirk, d'adoration, de tombe, etc. Et, alhamdoulilah, les ulama les ont réfutées. Et pour prouver en même temps que ce n'est pas des choses qu'on invente à leur sujet, et ce n'est pas quelque chose qu on, qu on les, dont on les accuse et, et qui est faux, on peut retourner facilement dans leur propre livre, où on voit qu'ils défendent ces principes-là et ces idées-là, et pour eux, ce n'est pas de, de, de l'exagération au sujet des morts, ce n'est pas du shirk, au contraire, pour eux, c'est justifié. Et ils utilisent, pour défendre le shirk qu'ils font et l'adoration des tombes, les mêmes shubouhats qu'utilisaient les mouchriquines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Lorsque le prophète Muhammad, wa sallam, les appelait à abandonner leurs idoles et à cesser de les invoquer en dehors d'Allah ou de cesser d'invoquer les intermédiaires qu'ils prenaient entre eux et Allah hein, ils prétendaient qu'ils les prenaient uniquement comme des intercesseurs et des intermédiaires et eux aujourd'hui ils utilisent les mêmes choubouhats et c'est pour ça que euh, des livres comme par exemple « Cachef choubouhat » répondent très bien Euh, à ce genre de choubouhad on en a déjà parlé dans des cours qu'on a fait justement sur ce livre là et d'autres donc alhamdoulilah on va lire maintenant les paroles des shi'a au sujet de leur visite des tombes euh, et parmi euh, les les paroles qu'on va tirer c'est du livre Hatta la dan khadir haqiqatou shi'a écrit par abdullah al musili à la page 147 de son livre Au chapitre 5, il explique Donc, il explique l'exagération des chi'a dans le mérite qu'ils attribuent au fait de visiter les, tombes, les tombeaux de leurs imams. Donc, ça, c'est euh, le titre du chapitre et euh, juste avant d'expliquer ça et de rentrer là-dedans je peux vous donner des exemples aussi de des choses que j'ai vu moi-même et des choses dont j'ai été témoin moi-même lorsque j'étais étudiant à l'université islamique hein, et que je les je les voyais venir souvent les rafida ils viennent euh, pour euh, le, le hadj et ils viennent pour euh, durant le Ramadan euh, pour faire l'omra et j'ai été témoin de plusieurs d'entre les exemples de shirk qu'ils font et des exemples de, de bid'a qu'ils font. Leur visite des, des lieux saints et leur adoration de, se, se, se concentre beaucoup sur les tombes. Je les voyais des fois la nuit, hein, ils s'assoyaient sur, sur le sol devant le, le baqir, devant le cimetière, et puis ils passaient la nuit à chanter des chansons, et euh, à pleurer, à se lamenter, hein, et des choses de ce genre et souvent les, je les voyais des fois euh, quand c'était l'heure du maghreb parce que eux ils prient pas aux mêmes heures que nous et bien je les voyais des fois venir quand c'était l'heure du maghreb tout le monde se dirigeait vers la mosquée pour aller prier eux ils quittaient euh, la mosquée pour s'en aller vers les endroits où ils voulaient visiter euh, les tombes et les choses de ce genre donc euh, ils ont des cartes quand ils, viennent, euh, quand ils vont là-bas ils ont avec eux des cartes anciennes de, de médine c'est à dire ils ont encore les cartes anciennes comment Mdine était à l'époque et euh, ils retourne à tous les endroits où il y avait des lieux où il y a, à, à l'époque avant la Daros Salafia fille en Arabie saooudite c'est à dire avant qu'il yait Euh, la réforme du Cheikh Mohamed Ibn et que les Wahab parce qu'avant il y avait des mausolées dans le Baqir, il y avait des, des, des sanctuaires, il y avait des mausolées construits là-dessus et les gens ils venaient pour les adorer et les invoquer. Bien entendu Alhamdulillah, lorsque la da'oua salafie du, du Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahab est entrée là-bas, et bien toutes ces bid'as ah et ces formes de courafat et, et toutes ces contradictions à l'islam ont été Rasé, hein, et détruites mais eux ils continuent à euh, les suivre et à à euh, faire comme si elles étaient encore là et ils cherchent les, partout dans les endroits où il, y a des, où il y avait des endroits comme ça, ils retournent à ces endroits là pour aller faire leur visite aux tombes donc on peut dire que leur visite des lieux saints se limite à l'adoration et euh, à la visite des tombes et euh, à faire des pèlerinages aux tombe en fait c'est ça le, le centre de leur visite comme ils le font dans leur propre pays à Najaf et à Karbala et euh, à, dans d'autres villes également où, où les chi'a chi euh, yani font leur pèlerinage de shirk et même quand ils font la salade vous allez remarquer que souvent ils mettent une pierre par terre là où ils se prosternent et Il prétendent que c'est une terre euh, cette pierre est faite avec de la terre de Karbala hein, de, de cet endroit là et euh, il prient dessus ça bien entendu c'est une bid'a aussi et, euh, <rire> et comme vous allez voir même il mange de cette terre là l'anstal en tout cas euh, donc le sheikh Abdullah al-Mousseli il dit abouabu kitab kamil azziarat Même, ah oui, je me souviens, j'ai pris même dans, une, dans un hôtel Parce que quand ils viennent, ils ont des hôtels euh, où ils habitent Et ils ont euh, plein de livres qu'ils mettent là sur les tables et tout J'en avais, avais pris quelques-uns juste pour regarder Subhanallah Et il euh, y en a un justement que j'ai ramené avec moi Juste pour montrer comme exemple de leur insultes des sahabas et tout Ils ont des livres de doua qu'ils récitent comme des poèmes, comme des, euh, des chansons la nuit et euh, yani, il y a dedans plein d'invocations ils invoquent ou ils prennent l'intercession qu'est-ce qu'ils prétendent de tawassoul hein? ils prennent des intercessions euh, les, leur, les, les, leurs imams et également ils insultent les sahaba et euh, Abu Bakr et Omar et les autres et c'est rempli de larmes et d'insultes comme ça donc ayant dit tout ça hein, je sais que j'ai parlé beaucoup Bon maintenant euh, Inchallah je pense que c'est des points importants Donc maintenant on rentre dans les exemples Qui sont cités dans ce livre là euh, Dans un livre qui s'appelle Kamil Ziyarat Li Abil Qasim Ja'far Mohamed Ibn Qulawli Qulawiyya Qulawiyya Qulawiyya C'est des noms euh, un peu Difficiles à prononcer parfois Euh أثنق عليه مؤسسة النشرة الفقاها في قوم التي قامت بتحقيق هذا الكتاب donc c'est un livre et puis il a été distribué par une institution qui s'appelle نشرة الفقاها et il y a eu تحقيق qui a été fait de ce la ville religieuse de, de l'Iran. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait le shi'a en premier? Il explique qui est l'auteur, puis le fait que ce livre-là est accepté chez les shi'a, etc., pour montrer que c'est vraiment un de leurs livres qui est reconnu comme étant un de leurs livres. Et puis après, il commence à énumérer différents, euh, différents chapitres de ce livre. <coughs> دونك يل دي هذه بعض الابواب من الفهرس hein, طبع الدار الصرور, بيروت, Donc, dans la, dans la matières, دار السروج بيروت 1997 ميلادي دونك سا سي كالك شابتر دو ليف دان لا بيروت عام 1997 الباب 35 53 نزائل الحسين alayhi salam yadkhuluna al janna al nas donc le chapitre 53 ça dit celui qui visite al Hussein alayhi salam ils entrent au paradis avant les gens al bab 58 in aziyarat al Hussein alayhi salam afdal ma yakunu min al a'mal la page 58 ils disent la visite de al Hussein c'est la meilleure des actions que tu peux faire la, euh, au chapitre 59 Manzar al Hussein au chapitre 59 celui qui visite al Hussein c'est-à-dire après sa mort dans sa, dans sa tombe c'est comme s'il avait visité Allah sur son trône le chapitre 60 Il dit, euh, chapitre soixante la visite dAlHssein de et des imams elle est équivalente à la visite de la tombe du messager d'allahu. Déjà on sait que la visite du Proète et la visite de la mosquée du Prohètelam c'est ça qui est légiférée. et quand on part à médine, Notre intention ce n'est pas de visiter la tombe Parce qu'il n'y a aucun hadith authentique hein, qui, euh, qui fait l'éloge Ou qui euh, légifère le fait de, visi de visiter une tombe Peu importe Le hadith qui est rapporté et qui est authentique Sur la question hein, de, de visiter quelque chose de, de, Qui a rapport avec euh, l'adoration C'est la visite des mosquées Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit La tachut du rihal Ou la tuchat du rihal c'est-à-dire que vous ne devez pas faire des voyages <coughs> religieux excepté pour visiter trois mosquées il a mentionné, hein, il a dit ma mosquée c'est-à-dire la mosquée à Médine et euh, Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée euh, en Palestine Al-Aqsa <coughs> et je spécifie en même temps que Al-Aqsa ce n'est pas la mosquée du Dôme la mosquée qu'on voit toujours sur les photos avec le Dôme là ça c'est ça c'est Masjid al-Sacra c'est pas la mosquée euh, Al-Aqsa Al-Aqsa c'est l'autre mosquée qui est à côté hein, qui, qui est euh, plus ancienne. Donc euh, cette mosquée-là puis ensuite euh, al Masjid al-Haram c'est la mosquée euh, sacrée à La Mecque. C est, c est, ce sont ces trois mosquées-là qu'on auquel on, on droit on, on a le droit de faire des voyages pour aller les visiter euh, mais en dehors de ça on n'a pas le droit de faire de voyages religieux pour aller visiter quoi que ce soit d'autres et encore moins des tombes et encore moins des tombes donc il euh, y a des hadiths qui sont rapportés euh, mentionnés par certains comme étant des hadiths qui font l'éloge soi-disant de la visite de certains lieux comme par exemple certaines tombes ou des euh, endroits de ce genre mais ce sont tous des hadiths qui sont Euh, mordour qui, euh, qui, qui sont fabriqués qui sont fabriqués qui sont totalement euh, rejetés c'est à dire sont pas authentiques ce pas des hadiths authentiques du tout donc euh, <coughs> comme je disais ce ne sont pas des hadiths authentiques et ils en ont une série par exemple Manzar Qabri Wajabat Lahum Shafa'ati C 'est un hadith Moudour qui dit « Celui qui visite ma tombe » Ils attribuent ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il aurait dit « Celui qui visite ma tombe, euh, mon intercession est obligatoire pour lui. » Et c'est un hadith Moudour. Il n'est pas authentique. Mais eux, ils le citent comme étant une référence. Euh, un autre hadith, également, qui est daïf. Oui, un autre hadith qu'il mentionne, c'est « Man ja'ani za'iran » لا تعمله إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة وفي لف لا تحمله إلا زيارتي وفي أخرى لم تنزعه حاجة إلا زيارتي وفي رابع لا ينزعه إلا زيارتي كان حقا على الله donc ça c'est des différentes versions du hadith et c'est un hadith qui est munkar et qui est darif également d'accord, donc toutes ces narrations là sont fausses sont, euh, sont des narrations qui sont fausses et qui sont euh, faibles ou fabriquées hein? qui sont rejetées et niées un autre hadith aussi ça aussi c'est un hadith qui est darif un autre hadith cest celui qui a fait le Hadj et qui, euh, qui a visité ma tombe après ma mort, donc celui qui a fait le hajjj qui a visité ma tombe après ma mort, c'est comme s'il m'avait visité durant ma vie. Ça aussi, c'est un hadith qui est euh, yani, d'aïf. Ok. Un autre hadith aussi qu'il mentione, ah il est maudou en fait, oui. En tout cas, il y en a beaucoup d'autres comme ça. C'est presque toujours dans ce sens-là, les, les hadiths. Il y a différentes versions du hadith, euh, mais elles sont toutes fausses, peu importe la version. Et les ulama de hadiths les ont déclaré ces hadiths-là, comme étant faux. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer que certains essaient de justifier euh, la visite de la tombe du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, bien entendu, comme j'ai dit, on ne va pas à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de visiter la tombe. Il n'y a aucun hadith authentique qui justifie ça. On va à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir la récompense du fait de prier dans cette mosquée-là. Parce que la, la récompense... ...de la prière dans la mosquée du prophète... ...elle vaut... ...mille fois la prière que tu peux faire... ...dans une autre mosquée... ...donc ça c'est le fadl... ...une fois que tu es là-bas... ...tu peux aller, euh, aller... ...donner le salam... ...au prophète... ...et euh, faire des do'as pour lui... ...et pour les euh, deux sahabas... ...Abu Bakr et Omar... ...qui sont enterrés euh, à ses côtés... ...mais tu le fais... ...quand tu arrives la première fois puis après ça, tu ne le refais pas. Ce n'est pas quelque chose que tu vas commencer à le faire comme une habitude. Hein? Le prophète, sallam, a interdit de faire ça. Hein? Il, a, il a dit, Ne faites pas de de ma mosquée un endroit un lieu de visite continuelle que vous vous retournez à chaque fois. Et les sahaba, ils allaient visiter... Euh, ou bien ils allaient saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement lorsqu'ils revenait d'un voyage hein, quand ils étaient sortis et qu'ils revenaient à Médine ils allaient prier dans la mosquée du prophète wa sallam, puis après euh, yani, ils allaient euh, donner le salat et puis le reste des jours quand ils allaient là-bas ils n'allaient pas à chaque fois euh, pour saluer le prophète wa sallam, contrairement à ce que prétendent et à ce que font les jats bid'ahs parmi les Soufia et les chiites rafida qui adorent les tombes. Donc ça c'est très important. Et parmi les livres qui ont été écrits justement pour réfuter ces questions qui ont rapport avec la visite du prophète la visite de la tombe du prophète sallallahu ou de n'importe quelle autre tombe, il y a un livre qui s'intitule Awdahu al-isharah fi radd 'ala man ajaza al-mamnou' min az Écrit par le Cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi. C'est un livre justement dans lequel il réfute un Rafidhi, un shi'i, qui, qui essaie de défendre la question de la visite des tombes et des sanctuaires. Et c'est un livre qui est, qui, euh, qui est de 430 pages. C'est un, un assez gros volume. Et ce serait très intéressant de le voir en français. Cheikh Mohamed il le traduit euh, il l'explique et il refait le raffe vraiment d'une manière intéressante et avec des preuves claires et vraiment convaincantes ma Allah. Et il y a un autre livre également écrit par un des élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiya, rahimahullah, qui s'appelle euh, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abd Hadi qui est mort en 744 H. Euh le titre de ce livre c'est As-Sarmul Manki fi radd 'ala As-Subki. C'est un livre dans lequel il réfute des gens qui euh, essayaient de défendre ou, qui essayait de défendre la baisette des tombes. Il, il prétendait que c'était permis. Et le, le plus grave par rapport à, cette, à ce livre, c'est qu'à Subki, il a attendu la mort de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah pour l'écrire. Parce qu'il avait peur de se faire réfuter par, par le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et donc, euh, il a écrit une fois que Cheikh Ibn Taymiyyah est mort. Et malgré tout, alhamdoulilah, il a quand même été réfuté euh, par un des élèves de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est le Cheikh Ibn Abdelhadi. Et le livre, euh, il n'avait pas été complété, c'est-à-dire, euh, le Cheikh Ibn Abdelhadi, il n'avait pas euh, complété son livre, sa réfutation. Donc, euh, il y a il euh, y, euh, y a eu une suite qui a été euh, faite qui a été écrite pour le compléter par un chèque qui s'appelle Mohamed ibn Hassan ibn Suleyman ibn Ibrahim al-Faqih qui s'appelle euh, Donc c'est la, euh, la suite hein, qui vient compléter Il euh, y yani le livre de, du chéi Ebn Abdel Haddi qui vient compléter la réfutation. donc Ce sont des livres qui réfutent cette question là en particulier euh, et qui répondent en détail à toutes les Chbuhat, des soufi et des Shihar Raferah à ces sujets là. Il yani celui qui veut il y a aussi le livre dbnallah qui s'appelle Ara al al Bakri, hein, qui est un livre aussi dans lequel il réfute beaucoup de ces chobuhat et euh, surtout à propos de Al-Tawassul euh, des choses de ce genre et il y a aussi le livre Ka'idatoum euh, Jalila euh, qui est un livre aussi d'Ibn Taymiyya qui réfute euh, ses choubouhats et ses futans vraiment euh, vraiment fort, vraiment puissant donc ça c'est des exemples donc ça c'est en ce qui concerne les questions de, de la visite de la tombe euh, ou des tombes et en particulier ceux qui prétendent que c'est justifié de, de, de visiter les tombes des prophètes. En ce qui concerne la visite des cimetières, euh, et d'aller les visiter, au début de l'Islam, euh, c'était interdit, et le prophète, wa sallam, euh, par la suite, il l'a permis. Il a dit, C'est-à-dire, au début, Je, je, je vous avais interdit d'aller visiter les tombes, maintenant je vous le permets, hein, parce que ça vous, ça vous rappelle la mort donc ça c'est une des raisons pour laquelle on, a, on visite les tombes c'est dans le but de se souvenir de la, de, de la mort, non pas pour aller invoquer les morts, ou pour les appeler ou pour leur demander l'aide, et des choses de ce genre, pour faire le shirk hein. et non pas pour construire non plus des choses sur leurs tombes et des bâtiments, et des Euh, mausolées et des choses de ce genre tout ça, ça a été interdit hein, clairement et explicitement par le prophète Muhammad, wa sallam, et il a même expliqué dans des hadiths authentiques dans Al-Bukhari le que les juifs et les chrétiens ils ont été maudits justement parce qu'ils ont construit ce genre de choses là sur leur, sur, euh, sur, leur tombe, sur le tombeau de leurs prophètes ou de leurs hommes pieux et le Prohète Sab il l'a ditlah Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme étant des mosquées. Donc, ils ont été maudits par l' comme des lieux de culte. et euh, il y a un des, des égarés parmi les de, yani de Al Azhar qui je pense je crois que c'est euh, Ali Juma si je me trompe pas qui défend, qui défend la, la, le fait d'avoir de, de, des constructions sur les tombes et quand il a été questionné sur le point est-ce qu'on a le droit de prier dans une mosquée où il y a des tombes non seulement euh, il a répondu que c'était permis mais il s'est moqué de ceux qui l'interdisaient puis il n'a pas seulement fait ça mais il a dit non seulement que c'est euh, correct Mais il a essayé même de prétendre que c'est quelque chose qui avait été euh, permis même et que ça a été fait même qu'on avait construit des tombes sur la, la, la, des, des, des mosquées sur les tombes de certains des Sahrabat. Et bien entendu, tout ça c'est faux. Il se base sur des histoires et des narrations qui ne sont, euh, sont pas atentiques. Donc, c'est comme ça que ces gens-là font. Et Cheikh Farkos, il l'a réfuté à ce sujet-là. Il a écrit un livre à ce sujet-là pour le réfuter. Et beaucoup d'autres, ma Cheikh également, l'ont réfuté à ce sujet-là aussi. Hein. Et ça, c'est des choubouhades que certains, parmi ces gens-là, mettent sur Internet maintenant, dans, dans YouTube ou dans des Dailymotion. Ils prennent des morceaux de, de paroles comme ça, puis ils mettent ça dans une vidéo sur internet avec la traduction en français, puis ils mettent ça aux gens pour dire, regardez hein, les, vous, les, les, vous les salafis, les wahhabis hein, vous interdisez l'adoration des tombes et, les, et des morts hein, vous êtes déségarés, regardez ce que disent certains chouyours que c'est permis hein. ils essaient de justifier le shirk par les paroles des hommes par les paroles déségarés comme eux Alors, comment, hein, comment des gens peuvent être aussi égarés Hein, pour aller jusqu'à essayer de justifier et de défendre l'adoration des morts et des tombes et le fait de faire des, des mosquées sur leurs tombes et comment il a essayé d'interpréter le hadith qui dit hein, dans le, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi a dit ils ont pris les, les, les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des mosquées ou masajid il l'a interprété en disant ça, ça veut dire que t'as pas le droit d'aller à la tombe pour te prosterner dedans, devant c'est ça que c'est ça qui est interdit mais sinon t as, t as, t as, on a le droit de construire des, des mosquées sur les tombes il n'y a pas de problème et le pire c'est que quand tu vas en Égypte, aujourd'hui et que tu vas dans les endroits où il y a ces soi disant tombes là où les gens ont, ont construit des tombeaux sur les sur les tombes de certains d'entre leurs au il certains de leur de leur euh, Sayyid hein? Et ben, que ce soit la tombe d'Al-Badawi ou la tombe de Zainab ou bien la tombe d'Al-Hussein parce qu'il y a une tombe à Karbala qui est attribuée à Hussein puis il y a une autre tombe en Égypte aussi qui est attribuée à Hussein et ils prétendent que celle qui est en Égypte c'est l'endroit où la tête de Hussein euh, elle est enterrée parce que supposément qu'ils ont pris sa tête parce que quand il est mort, ils, ont, ils lui ont coupé la tête pour, être, pour prouver que c'était réellement lui, ils l'ont ramené et supposément ils l'aurait enterré en Égypte donc maintenant ils font euh, ils ont fait sur cette tombe là une euh, une mouselée puis ils vont l'adorer il y a peut-être Shia qui vont là-bas faire des pèlerinages chaque année des millions de, de personnes Donc, le pire, c'est qu'ils vont là-bas, et il y en a qui se prosternent devant les tombes. Hein? Il y en a qui vont jusqu'à se prosterner devant les tombes. Il y en a qui se prosternent, non seulement ils se prosternent, mais ils égorgent des animaux pour, pour eux, hein? et des choses de ce genre. Donc, ils font beaucoup de plusieurs différentes formes de shirk. Hein? Et eux, ils sont là-bas, ils disent, non, ça, ce pas du shirk. Ça, c'est juste euh, des mauvaises compréhensions, des erreurs, des péchés. Ce n'est pas du shirk akbar qui fait quitter l'islam. Donc, ça c'est pour répondre à toutes ces choubouhahs. Donc, dans le, comme je disais, dans le chapitre 60, dans ce livre de, de ce shi'i, il prétend de visiter la tombe de Hussain et de leurs imams. C'est quelque chose qui est équivalent à visiter la tombe du prophète Muhammad s.a.w. Donc, premièrement, commencer à prouver qu'il est permis de visiter la tombe du prophète avant de d'essayer de prouver que la visite de la tombe d'un sahabi ou d'un des proches de la famille du prophète est permise. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose d'impossible pour vous. Le chapitre 61. Il ziyarat al-Hussein Il ziyarat al-Hussein alayhi salam tazidu fil'humour wal-risq donc ils disent que la visite de Hussein elle augmente dans la vie elle, elle, elle, la, elle prolonge la vie et elle augmente le risque elle augmente la, la subsistance et de, de l'abandonner ça diminue la vie et ça diminue Euh, ça diminue le risque également. Allah m'est t'aïn. Ils disent au chapitre 62 « Il n'a al-Hussein, alayhi salam, t'a houtt al-dhanoum. » C'est-à-dire, la visite de la tombe de Hussein, ça fait tomber les péchés, ça, ça enlève les péchés. Euh, chapitre 63 « Il n'a hussein alayhi salam, t'a'dilu umra. » Ils disent que la visite de al hussein c'est équivalent à une umra, à faire une omra. Allah m'est Ils dit ziyarat al chapitre 64 ziyarat Hussein ta'dilu ta euh, de faire euh, le, le, de visiter la tombe de Hussein c'est équivalent à faire le hajj Ils disent après euh, chapitre 65 In, inna ziyarat al Hussein wa umrah". Donc il dit que de visiter Al Hussein c'est équivalent à un hajj et une umra Donc, pas étonnant que ces gens-là, ils vont faire leur hadj là-bas, à Karbala. <rire> Allah nous est Après, il dit, C'est-à-dire, de visiter Al-Hussein, ça, ça équivaut à euh, libérer un esclave. Euh, le chapitre 68, C'est-à-dire, de Al-Hussein, ça c'est <coughs> à dire que euh, ceux qui euh, visitent Al Hussein ils, seront, ils pourront intercéder <coughs> ou bien on va intercéder en leur faveur on va intercéder en leur faveur ya ina it is <coughs> Al Hussein alayhi biha al-karb wa C'est-à-dire, d'aller visiter Al-Hussein, c'est quelque chose qui libère d'un malheur, qui allège les malheurs et qui les, qui les enlève complètement. Chapitre 91 C'est-à-dire, qu'est-ce qui est recommandé de la, de la terre la de la la terre de de la de la tombe d'Al Hussein et que c'est un remède c'est une guérison Allahousta'a donc c'est pour ça qu'ils prennent la terre et ils en mangent même ils en mangent il dit le chapitre 92 inna tin qabr al Hussein inna tin qabr al Hussein alayhi salam shifaa'u wa aman Ils disent que la, tombe, la, la, la terre de la tombe de Al Hussein c'est une remède et une protection. Euh, chapitre 93 min ayna yu'khadh tin al qabr euh d'où est-ce qu'on prend la terre de la tombe de Al Hussein et comment on la prend. Euh chapitre 94 ma yaqulur rajul idha akala tina qabral al-Hussein il zi dans chapitre 94 qu'est-ce que l'homme doit dire lorsqu'il mange la euh, lorsqu'il mange la terre de la tombe de al-Hussein donc ils en mangent aller yani, de la terre là-bas donc il dit ensuite euh, le, le deuxième partie fada'il aziyarat qubur al min kitab نور العين aïn fil fil-mashi-i-la-ziarati qabrel-husayn Ta'lif al-sheikh Mohamed Hassan al-astah al-astah donc c'est le mérite de la visite des tombes des imams tiré du livre Nour al-Aïn Fils-Mashi-i-la-Ziarate-i-Qabr al-Hussein C'est publié par Dar al-Mizan à Beirut Voici quelques exemples de chapitres de ce livre Des chapitres de ce livre Abouab al-Faharis Babu Manzar al-Hussein U'talahu yawma al-Qiyama Nourun yudhi'u li-nourihi Ma beyn al-Mashriqi wal-Maghrib C'est-à-dire, celui qui visite la tombe de Al-Hussein, on va lui donner au jour de la résurrection une lumière par laquelle il peut éclairer ce qui, la, la distance de ce qui est entre l'Orient le, et l'Occident. L'Est et l'Ouest. Yani. Le, euh, le chapitre qui indique que euh, de visiter sa tombe, Elle, elle, elle, elle nous libère de l'enfer. C'est quelque chose qui nous libère de l'enfer. Donc il dit, euh, le chapitre qui indique que ceux qui visitent Al-Hussein, ils vont être dans l'entourage ou bien ils vont être proches de, euh, de Ali et de Fatima ils vont être proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de Ali et de Fatima ils disent que de visiter Al-Hussein c'est quelque chose qui fait écrire des Hassanats efface des péchés et élève en degré. Ils disent que de visiter sa tombe c'est quelque chose qui amène le pardon de 50 années. Ils disent que de visiter Al-Hussein c'est équivalent à libérer un esclave, de faire le jihad, de donner la sadaqa et de faire le jeûne. Donc ça tout ça c'est des bêtises tout Ça c'est des choses fausses qu'ils inventent à ce sujet-là. Bab disent que de visiter, c'est un chapitre qui dit la visite de Al-Hussein elle, elle est équivalente à euh 22 omrah. Faire 22 fois la Omrah. Bab inna ziyarata al-Hussein او حجه ولم يتهيا له الحج لم يتهيا له الحج تعدل عمره لمن لم تتهيا له il dit que de visiter Al Hussein c'est équivalent au hadj pour celui qui n'est pas prêt à faire le hadj et elle équivalent à la umra pour celui qui n'est pas capable de faire la omra et ça c'est la عقيده de beaucoup parmi les gens d'égarement que ce soit chez les rafidites chiites ou bien chez des soufis également. Ils pensent que de faire le ils s'imaginent que de faire euh, la visite à une tombe de leur wali ou de leur imam ou des choses de ce genre que c'est comme un petit hadj, celui qui peut pas aller faire le vrai hadj de l'islam. Donc il euh, il considère que c'est une forme de de hadj mais euh, un peu moins grand que le vrai hadj. Et même comme on voit ici, des fois on s'imagine, ou on se demande s'ils ne considèrent pas que c'est quelque chose de plus important même que le vrai hajj pour eux. Puisque, même quand ils vont faire le hajj, ces gens-là, ils prennent plus de temps pour visiter les tombes de leurs imams ou de leurs chouyours, euh, plutôt que... Euh, de, de faire les actes d'adoration ordonnés par le Coran et la Sunnah lorsqu'ils sont là-bas et euh, juste une remarque justement à ce point-là il, il faut vraiment être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a libéré les lieux saints et qui les a enlevés Il y de la main de ces égarés de ces chiantines de ces, ces anadiqas Hein, il, les, il leur a enlevé hein, le, les lieux saints de leur mains pour les remettre aux gens de Ahlussunnah wal Jamaa qui défendent le Coran et la Sunna et la voie des Salafussalih et qui défendent le Tawhid et la Sunna en bi Saudite Sa actuellement parce que depuis la da'wa du cheikh Muhammad ibn wahhab c'est la Sunna qui est au dessus maintenant avant ça si vous reculez depuis avant la, la période du Cheikh Mohamed et vous reculez des siècles en arrière c'était toujours des gens de Dalal qui avaient le contrôle des lieux saints c'était toujours des, des, des gens des garments, des Shia et, et des Ismaïli il, Isma et Karamita et d'autres sectes des garments qui avaient le contrôle des lieux saints, c'était jamais ahl-sunna des fois, il y a des récits même qui racontent que, qu'à certaines périodes, les gens qui venaient de, pour faire le hajj, pour visiter la Mecque et Médine, parmi les musulmans d'Ahl-Sunnah, ils étaient humiliés. Ils devaient, ils devaient se cacher, hein, dans le sens qu'ils ne pouvaient pas exprimer ouvertement la Sunnah. Sinon, ils allaient être frappés ou tués. Hein. Il y a beaucoup d'exemples de, de ce genre. Et, et euh, les imams rafouda, shia, euh, ils montaient sur le bar là-bas et ils, ils prêchaient leurs égarments ouvertement sans que personne puisse rien faire donc ça c'est des exemples et, qui euh, beaucoup de musulmans à l'époque actuelle, on les, on les entend critiquer l'Arabie Saoudite et ils ont aucune compréhension ni connaissance du contexte historique et de qu'est-ce que ça peut représenter le fait que ce soient les gens d'Ahl Sunna qui sont euh, à la tête de ce pays et qui défendent cette Aqidah là-bas alors que dans le passé on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire donc ça c'est quelque chose Allah, malheureusement les gens de Bidra aujourd'hui ils cachent ces réalités là et ils ne veulent pas l'expliquer aux gens parce que justement ils veulent que les lieux saints retournent entre les mains de ces Rafidahs et de ces Shi'ahs. Et les Shi'ahs, Rafidahs, ils ont toujours été, à travers l'histoire, les alliés des Kufars contre les gens d'Ahl-Sunnah. Et là, on le voit actuellement au Yémen. Ils essaient de de, de donner la force aux Rafidahs là-bas sur les gens d'Ahl-Sunnah. Parce qu'ils sentent que la Sunnah devient forte Donc, pour écraser la sunna, ils sont en train d'exciter les rafidats contre eux. Allah me Que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux musulmans d'ahle sunna, aux salafiyounes, au Yémen et partout ailleurs dans les pays musulmans et dans le monde. Bab, inna allaha tabaraka wa ta'ala, ils disent, Bab, inna allaha tabaraka wa ta'ala yatajalla lizouwari qabril hussein wa yukhatibohum bin afsihi. Allah me Ils disent qu'Allah, il, il se présente, il se montre, il se manifeste aux gens qui viennent visiter la tombe d'Al-Hussein et il s'adresse à eux lui-même. Allah, ça c'est dans leur livre. Un autre chapitre, Ça c'est un de leurs chapitres dans leur livre. Ils disent, Allah, il vient visiter Al-Hussein chaque nuit de Jumu'ah. Il vient visiter Al-Husayn, Allah m'est ta'ala. Bap, inna l'anbiya, y'a s'allouna Allah a fiziarat Al-Husayn. chapitre que les prophètes demandent à Allah pour visiter Al-Husayn. Bap, inna l'anbiya al-a'zam wal-atra al-tahira y'a Al-Husayn. Ils disent, chapitre, le prophète, le grand prophète, t'a dit le prophète Mohamed sallallahu alaihi wa de même que al-atra euh, al-tahira, la famille du prophète Mohammed sallalahu les proches comme euh, les les imams et tout ils visitent la tombe d'Al Hussein un autre encore bab inna ibrahim al khalil yazur que le prophète Ibrahim alayhi il visite Al Hussein chapitre inna Mousa ibn Imran salallahu jalla wa ala an yazana lahu fi al Hussein Ils disent que le prophète Moussa euh, A.S. Il demande à Allah De lui permettre De visiter la tombe de Al-Husayn euh, Un autre chapitre encore dit C'est-à-dire que ils prétendent que les anges euh, Demandent à Allah La permission pour aller visiter La tombe de Al-Husayn Bàb, no hi ha una nit que no hi ha excepte que Jibreel i Mikael y Azurana. Y Azurana. Y Azurana. Donc, ils prétendent qu'il n'y a pas une nuit qui passe excepté que Jibreel et Mikael visitent euh, la tombe d'Al-Hussein. Inna Allah, après un chapitre, Inna Allah ta'ala yubahi biza'ir Al-Hussein malaïkatas sama'a. Euh, un, dans ce chapitre ils disent que Allah il montre à ces anges qui sont dans les cieux et euh, aux, aux anges qui portent le tronc il, il leur montre les, les visiteurs de la tombe d'Al Hussein avec euh, fierté avec euh, hein, comme si on voulait en dire il, est, il leur montre ces, ces, ces gens là avec euh, fierté pour les regarder les visiteurs de la tomba d'Al-Hussein. Allah m'est ta'ala. Yubahi bihim. Bab innallaha azza wa jall halafa alla yakhiba zuwar Al-Hussein. Ils disent qu'Allah s'estima ta'ala a juré de ne pas euh, décevoir alla yakhiba zuwar Al-Hussein. ne pas décevoir les gens qui visitent Al-Hussein. C'est-à-dire qu'il va les exaucer, yani bab inna ziyarata al-Hussein ta'dil 30 hajj mabrurah mutaqabbalah zakiyah ma rasulillah sallallahu alaihi yani, la visite d'Al el Hussein elle est équivalente à 30 hajj euh, mabrur qui, qui est acceptée et qui est pur avec le messager d'Allah sallallahu alaihi wasallam Allah musta باب من زار قبر الحسين الله فوق عرشه celui qui visite la tombe d'Al Hussein c'est comme s'il a visité Allah au-dessus de son trône باب من زار قبر الحسين كان الله Donc il dit celui qui visite la tombe d'Al Hussein c'est comme celui qui visite Allah au-dessus de son trône Au-dessus du repose-pied. Bab Manzara al-Hussein Kanaka Manzara Rasul Allah Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui visite Al-Hussein c'est comme s'il a visité le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Bab Manzara al-Hussein Kanaka Manzara Ali Donc ils disent ici Celui qui visite Al-Hussein c'est comme s'il a visité Ali Radiyallahu anhumà باب الحسين كتبه الله في اعلى الجنين le chapitre de celui qui visite Al Hussein Allah le l'écrit parmi les habitants du paradis yani, Al Aliin habitants du paradis bab man sarahu an yanzura ila Allah falyukthir min ziyarati <llibertat> qabr <de> Al Hussein Euh, le chapitre qui, qui dit « Celui qui, euh, qui, qui se réjouit ou qui voudrait se réjouir de regarder Allah SWT, de, de voir Allah SWT, alors qu'il euh, qu répète souvent la visite de la tombe de Al-Husayy. Euh, » Après, il dit « Le fait que les Shia il euh, il mange de la terre de la tombe de Al Hussein il dit le cheikh Abdullah Al Musli inna ash-shi'a 'inda ziyaratihim li Karbala yajuz lahum aklu turbati Al Hussein wa qad afta bi hadha al kathir min maraji' ash donc il dit que les chiites lorsqu'ils visitent la tombe de Karbala la tombe de Hussein à Karbala ils permettent de manger de la terre de la qui est autour de la tombe d'Al-Hussein. Et certains parmi leurs chouyours, ou bien de nombreux parmi leurs chouyours qui sont des références pour eux chez les chiars, dans leurs livres, ils ont, euh, ils ont mentionné, ils ont donné ça comme fatwa, que c'est permis de manger la terre dans plusieurs de leurs livres, dans, le, dans, euh, les, dans leurs livres avec le titre suivant les règles des, de la nourriture et des du breuvage et parmi les noms <coughs> des livres qui parlent de ça il y a il y en a euh, plusieurs qui sont énumérés le cheikh il en mentionne neuf il mentionne neuf livres parmi ces livres là euh, le premier c'est ayatuhumul azma al-khumeini donc al-khumeini il a mentionné ça dans son livre tahrir euh, al-wasila qui est publié par D'arbre serà el-Mustaqim a Beirut. Uh, aussi, un de leurs imams, uh, Mirza Hussein al-Ihqaqi. Dans son livre, Ahkam al-Shi'a. Uh, il a mentionné ça, c'est publié par uh, Jami' al-Imam al-Sadiq au Koweït. Également, un autre qui s'appelle uh, Mirza Abdul Rasul al-Ihqaqi dans son الشريعة ahkam al shariaa publié par jam' al imam al sadiq al kuwait un autre de leurs cheikhs mohammed al hussaydi al shirazi dans son livre al masa'il al Uh, qui s'appelle dans son livre Minhaj as-Salihin publié par Dar al-Arkh al à Beyrouth publié à Beyrouth <coughs> un autre livre c'est écrit par Abou l-Qasim dans son livre al aussi al à Beyrouth un autre livre écrit par Ali al, -al, -al euh, dans, un, le, le titre du livre c'est موجز الفتاوى المستنبطة دار المحجة البيضاء بيروت نقول لك في قبار محمد الفاضل النكراني نقول لك الأحكام الواضحة في قبار مهر نقول لك في قبار جوات التبريزي نقول لك المسائل المنتخبة ايه بوبليي بار الفقيح وكويت وتفضيل ارض على مكة المكرمه اللهم استعان ان autre euh, un autre point c'est que il prefere la terre de karbala a macka al mukarrama la, la mekk prefere karbala a la mekk ومرجعه محمد الحسين الشيرازي في كتابه فقه العقائد صفحة 370 توزيع مكتبة الغدير الكويت يقال إن أرض كربلة أفضل من أرض مكة والسجدة على التربة الحسينية أفضل من السجدة على أرض الحرم هل هذا صحيح؟ فأجاب الشيرازي نعم دونك Ils ont posé la question à un de leurs chouyouk. Et eux, ils appellent leurs chouyouk les signes d'Allah. C'est plutôt des les signes du shayateen, des chayatines. Donc, euh, un de, des leurs qui s'appelle euh, Mouhammed al-Husseiri dans son livre « Fiqh al-Aqaïd » la page 370 qui, qui est euh, distribuée par Maktabat al-Ghadir au Koweït euh, il pose la question euh, la terre de Karbala est, est meilleure ou la terre de Mecca et est-ce que le, la prosternation sur la terre de euh, Hussein la, la tombe de Hussein est-ce que c'est meilleur ou de se prosterner sur la terre euh, du Haram à la Mecque est-ce que c'est vrai que c'est meilleur la terre de Karbala Il a répondu oui. Hein? Et il y a d'autres également, d'autres livres qui mentionnent ça également. Allah Moustan, comme Masabih al écrit, euh, écrit par euh, Al-Abbas al-Husseini al-Kashani al et d'autres également. Donc ça c'est des exemples des, des paroles de leur... Euh, dans leur livre, qui indique que pour eux, les visites des tombes, non seulement c'est recommandé, mais ça fait partie de la religion pour eux, et il n'y a rien de mal pour eux à construire des mausolées sur les tombes. Bien au contraire, c'est eux qui ont commencé ça dans le monde musulman. C'est durant leur règle en Égypte, quand euh, les Ismailis et les dans le nord de l'Afrique, en Égypte, en, en Libye, en Tunisie et en Algérie et dans, dans plusieurs autres pays du monde musulman, au Yémen et ailleurs également, en Irak et dans d'autres régions du monde, quand ils ont contrôlé plusieurs des pays du monde musulman, eh bien, ils en ont profité justement pour construire les dons Hein, sur les tombeaux et toutes ces autres formes de Bida et ces manifestations de shirk ils en ont profité pour construire ces choses-là puis ça s'est répandu par la suite dans le reste des pays musulmans hein, de, de, parmi les musulmans de al donc c'est eux qui ont parti ces choses-là et c'est eux qui ont ramené les questions. les premiers à avoir ramené la notion de, de hajj à une tombe de faire un, un Hadj à une tombe un pèlerinage à une tombe Ce sont les shi'ahs qui ont inventé ça en premier. C'est eux qui ont commencé cette bid'ah. Donc, euh, c'est juste pour vous dire, à ce sujet-là, c'est eux qui ont, euh, qui ont amené cette chose -là, cette innovation-là dans la Ummah de l'Islam. Donc, ça, ça y est pour cette question-là. Donc, on a juste mentionné des petits exemples de qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la visite de ces lieux-là, et c'est seulement... Un exemple qu'on a pris, c'est la visite d'Al-Hussein, mais sinon, c'est la même chose pour eux, pour toutes les autres tombes également, de leurs autres imams et de leurs autres de leurs autres euh, imams d'Al-Bait et ceux euh, qu'ils invoquent en dehors et même leurs chouyours aussi hein, comme Al-Khomeini -Al maintenant en Iran, il a une grosse mosquée sur sa tombe et les gens vont chaque année faire des visites là-bas. Ils le prennent comme un dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abhita Donc, euh, ça, ça y est pour la question. Maintenant, on a compris donc toutes les notions, toutes les euh, explications qui ont rapport avec euh, les formes de shirk qui existent euh, chez les, les rafidats. Quand ils ont des malheurs, ils invoquent « Ya Hussain Ya Fatima Ya Ali !» et ils ont des moments de la journée où ils doivent faire certaines prières euh, et invoquer euh, Ahlul Bayt et des choses de ce genre certains jours de la semaine etc. Tout ça c'est mentionné dans leur livre Insanallah <coughs> al Ensuite, maintenant on va commencer à expliquer un autre point qui a rapport avec la position d'Ahlul Sunnati wal Jama'ah au sujet des Sahabas avant de rentrer dans la question des de qu'est-ce qu'il croient les rafidats au sujet des sahabas, on va mentionner la position d'Ahlussunat et dal Et on va commencer donc à lire à ce sujet-là les paroles du Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Euh, al il y a une Dans son livre Al-Intissar, où kitab Al-Aziz Al-Jabbar, Wa li ashab Muhammadin sallallahu alayhi ça c'est le titre complet <coughs> Donc, dans ce livre il commence justement par énumérer les différents mérites et les, euh, les preuves les preuves du fait que les sahaba sont euh, sont euh, aimés et Euh, sont des gens fiables et honnêtes et qu'on doit tous les aimer sans exception et que c'est ça la base c'est la base de l'aqidat de l'ahle sunnati wal jama' <coughs> et il est important de comprendre que ceux qui nous ont transmis l'islam ce sont les sahabas donc le lien entre nous et le prophète Muhammad, ce sont les sahabas donc celui qui réussit à salir ou à frapper, ou à insulter ou à rabaisser les sahabas, automatiquement, il a brisé le lien qui nous ramène au prophète. Et il arrive par, ce, par cette voie-là à détruire l'islam. Et c'est ça leur but derrière ça. Et vous allez voir et vous allez comprendre, en lisant les, les preuves qui sont rapportées du Coran en, en faveur des sahabas, vous allez comprendre pourquoi les shi'as accusent le Coran d'être falsifié. Parce que toutes les bases de la, de la religion des shi'as rafidahs, Hein, elle est contredite et toutes les, leurs bases sont contredites et détruites par le Coran déjà en partant puisque le Coran fait l'éloge des sahaba et euh, mentionne leur, leur, leur, leur position de, de, de supériorité et qu'ils sont au-dessus des autres croyants hein, et qu'il faut les aimer donc celui qui euh, lit le Coran et qui voit ces choses là et eh bien automatiquement, il constate que la aqidah des rafidah, elle est totalement fausse. Et, alhamdoulilah, yani j'ai eu l'occasion une fois de rencontrer un, un, un rafidhi qui était dans un cours que je j'avais pris, un cours de mathématiques. et, euh, et c'était un, un rafidhi qui était dans la classe. Et j'ai commencé à lui expliquer que alhamdoulilah, ahl sunati wal jama'ah n'ont rien contre ahlul bayt. Au contraire, on aime les gens de la famille du Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, on aime euh, Ali radiyallahu anhu, et on aime Fatima radiyallahu anha, et on aime Al hassan wa hussein radiyallahu anhu et également tous les pieux et les gens euh, qui ont suivi le Coran et la Sunna parmi les descendants de la famille du Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. On les aime tous sans exception. Hein et euh, on, mais on aime en même temps également tous les sahaba du prophète Mohammed sallam sans exception hein. et euh, bien entendu que la famille du prophète Mohammed sallam ont euh un le le, le privilège d'être d'avoir un lien de parenté avec euh, le, le prophète sallam donc ils ont un droit de plus sur nous par rapport aux, aux, aux autres sahaba mais ça ça ne change rien au fait que Euh, on doit aimer et respecter tous les sahhaaba et je leur ai en même temps que je expliqué en même temps qu'il qu n'y a pas d'animosité et de haine entre euh, Ali Rau et les autres parmi les Saaba que ce soit Abu Bakr Omar et Osman et je lui ai même mentionné les exemples que yani O il a épousé la fille de Ali et de Fatima Raallah y Huso. Ali et Fatima ils ont donné leur fille à Omar ibn Khattab et j'ai donné beaucoup d'autres exemples également, donc ça c'est pour faire comprendre qu'il n'y avait pas de haine entre eux, il n'y avait pas d'animosité entre eux c'était des frères et ils s'aimaient en Allah subhanahu wa ta'ala mais c'est Abdullah ibn Sabah le juif du Yémen qui a ramené ces mensonges au sujet de Qu'est-ce qui s'était passé après la mort du prophète, qui a semé la zizani entre eux, entre les, les yorans, et que par la suite, ça s'est propagé, puis tout ça, bien entendu, ça n'a rien, euh, c'est pas supporté par le Coran et la Sunna. Donc, euh, on va commencer par lire juste l'introduction du livre du Cheikh Rami à ce sujet-là, puis ensuite, euh, on continuera le reste demain, incha'Allah. الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أرسله بأعظم كتاب وأعمه وأشمله ضم بين دفتيه أعظم العقائد وأجمل الأخلاق والمكارم وأكمل مثل مثل الصدق والصبر والحلم والشجاعة والكرم ونع عن الشرك والكفر والبدع والاخلاق القبيحة مثل الكذب والكبر, والكبر والعناد والبخل والحسد لسيما الكذب على الله والاستكبار على رسول الله ورسالاته wa takdhibuha wa tahreefha wal baghi ala donc le cheikh Rabi' commence en disant par le nom d'Allah subhanahu wa il dit ensuite louange à Allah et paix et salut sur son messager le messager d'Allah et sur ses fidèles et sur ses compagnons sa famille et ceux qui l'ont suivi Il dit, « Louange à Allah, celui qui a envoyé le prophète Mohammed, comme une miséricorde pour les univers. Il l'a envoyé avec la guidance et la religion de vérité, pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion, même si cela déplaît aux moucherikou. Il l'a envoyé avec le plus grand des livres, le plus, euh, le plus complet des livres, et le plus général des livres, qui comprend entre ces deux couvertures, les plus grandes croyances et les plus belles formes de comportement et de noblesse de caractère, hein, les plus parfaites et complètes, comme le fait d'être véridique, le fait d'avoir de l'endurance et de la patience, le fait, fait d'avoir de la douceur et de l'indulgence, le fait d'avoir euh, du courage et de la noblesse et de la générosité. Et, qui également qui a interdit le shirk, le kufr, hein, le fait d'associer à Allah, wa des partenaires, la mécréance, le rejet de la vérité, les innovations qui sont inventées dans la religion et qui a interdit également toutes les formes de mauvais caractère et de euh, mauvais comportements, comme par exemple le mensonge, l'orgueil, l'arrogance. Euh, obst d'être obstiné à rejeter la vérité l'avarice la, la jalousie et en particulier le fait de mentir contre Allah le fait de, de mentir contre Allah c'est un, un, un, un des comportements qui fait partie des plus, des plus graves parmi les comportements puisque de mentir à propos d'Allah c'est pas comme de mentir à propos de quelqu'un quelqu parmi les créatures. Hein? et de mentir à propos d'Allah à propos bien entendu de son messager et de s'enfler d'orgueil envers, envers ses messagers et ses livres, ses messages qu'il a envoyés et de les traiter de mensonges tout ça c'est quelque chose qui a été interdit par Allah et par la révélation de même que de, de déformer le message de transgresser contre ceux qui suivent ce message et de les attaquer ou de les insulter. Tout ça c'est des choses qui font partie des comportements qui ont été interdits par l'islam. Ensuite, il dit in a'zama rasoul عرفته البشريه محمد صلى الله عليه وسلم. Wa in a'zama kitab ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وهذه الصفات لا تنتبق على أحد كما تنتبق على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم qala ta'ala innahu wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi Le plus grand messager que l'humanité a connu, c'est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus grand livre que l'humanité a connu, c'est ce Coran avec lequel ce messager est venu sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu dit, ta'ala el Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Un, il y a dedans une guidance pour les pieux, une guidance pour les mutakis, ceux qui ont attaqué. Ceux qui croient en l'invisible, qui établissent la et qui solat et qui dépensent de ce qu'on leur a donné comme subsistance. Ceux qui croient en ce que nous avons fait descendre sur toi et ce que nous avons fait descendre avant toi c'est-à-dire ce qu'on a fait descendre sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avant toi, c'est-à-dire avant les livres qui ont été révélés avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidance de la part de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont le succès. Ça, c'est ces caractéristiques-là qui sont mentionnées dans le début de Sourat al-Baqarah, Elle ne s'applique à personne d'une façon... Elles ne s'applique elle à personne, euh, autant qu'elles peuvent s'appliquer. C'est-à-dire, il y a personne à qui on peut appliquer ces versets-là, et auxquels euh, il n'y a, a personne qui sont mieux décrits, et qui peuvent mieux être concernés par ces versets-là, que les compagnons du prophète eu, c'est eux qui rentrent dans ce verset-là en premier lieu <coughs> et Allah wa il dit dans le surat wa aziz. et c'est un livre puissant hein? le faux ne peut l'approcher ni par devant ni par derrière c'est une révélation d'un sage digne de louange et qu'un homme أرف قدر هذا الكتاب وحفظه وعمل, به وعمل بكل ما فيه واعتصم به مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فحماهم الله من الضلال والشرك والبدع ومساوئ الأخلاق وألوان الباطل فكان كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم مزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما را را رأوه سيئا فهو عند الله سيئ أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطيالسي في مسنده وذكره الشارح شارح الطحوية وحسنه الألبان في تعليقه ثم قال صحه الحاكم ووافقه الذهبي لشيخ الزكر personne de cette oumma qui a connu la valeur de ce livre et qui l'a mémorisé et qui l'a appliqué qui a impliqué ce qui est dedans et qui s'y est accroché il n'y a personne de cette oumma qui est arrivé qui est arrivé à ça hein, à, à savoir la valeur de ce livre à le mémoriser à l'appliquer à impliquer ce qui est dedans et à s'accrocher à ce livre hein, comme l'on fait les compagnons du prophète c'est eux qui ont compris ces choses-là et qui les ont appliquées et qui les ont faites mieux que quiconque par la suite et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés de l'égardement du shirk des innovations et des mauvais comportements et de toutes les différentes formes de faussetés donc ils sont tels que Abdullah ibn Mas'ud les a décrits lorsqu'il a dit Abdullah bin Mas'ud a dit qu'Allah a regardé les cœurs des hommes et il a trouvé que parmi tous les cœurs des hommes le meilleur c'était le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors il l'a choisi pour lui-même et il l'a envoyé comme messager pour porter son message puis ensuite il a regardé les cœurs des autres hommes après lui Après le, après le cœur du prophète Muhammad, wa et il a trouvé que les meilleurs les meilleurs hommes après le prophète c'étaient ses compagnons alors il a fait d'eux les ministres du prophète Muhammad, wa sallam, qui combattent pour sa religion donc ce que les musulmans voient comme étant bon alors pour Allah c'est bon et ce qu'ils qu voient comme étant « Mauvais, alors pour Allah, c'est mauvais. » C'est-à-dire les, les sahabas. Et ça, ce, ce hadith-là, c'est une référence que les ulamas citent souvent pour euh, supporter la question de, de, de, du consensus des sahabas. Pour expliquer que c'est leur position lorsqu'ils sont tous d'accord sur quelque chose. C'est une référence. Et ça, c'est une, une parole d'Abdallah ibn Mas'ud qui est rapportée par l'imam Ahmed dans sa mousnad et également par l'imam Al-Tayal ici dans sa mousnade euh, et le, le Cheikh euh, Ibn Aboulaiz qui a fait le charg de Al-Tahawiyah et Cheikh euh, Al-Albani il a déclaré Hassan euh, dans son, son tachique de charg de al Tahawiyah et il a mentionné après qu'il a été authentifié par l'imam Al-Hakim et Al-Zahabi l'a euh, supporter dans ce jugement' là donc ça c'est l'introduction de ce que dit chi rabbi à ce sujet là ensuite là il va rentrer dans les différents versets qui montrent les qui font les éloges des saraba donc nous on va s'arrêter ici aujourd'hui puis on va continuer charallah euh, demain à lire les versets qui font les éloges des saaba C'est la plus grande Tazkiyya qui, qui peut exister. C'est la Tazkiyya d'Allah et elle est directe dans le Coran au sujet des, des Sahaba qui leur donne une Tazkiyya claire et nette dans le Coran. Quelqu'un qui vient par la suite et qui essaie de remettre en question la Tazkiyya d'Allah, alors bien entendu c'est un égaré. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera demain la suite de ce cours au sujet de la clarification des égarments des chi'as, arrafidah. On s'arrête ici pour aujourd'hui, incha'Allah. Subhanakallahu bihamdik, ashadun la ilaha illa ant, astaghfiru kawatu bu ilay, barakallahu fikum, jazakum allahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.